Mais qu'en stage 6, lorsqu'il a atteint 4 ans, Malacan est venu jouer avec les garçons, alors il s'est cassé la poitrine et l'a lavé à l'eau de Zamzam.